Qui pour nous incarne la misère Il y a celle Que la appelle, le saint m'appelle Le m'appelle Postée sur la rue du mal Et le froid Roi oh, facile, amoureuse Onéreuse pour Marie infidèle Celle qui ne cherche jamais querelle Celle que tu veux ne jamais revoir Dans les phares voyeurs Des, des voitures Regardez-le en train de lecture C'est une âme, une femme Qui se rend La simplicité de la chance